« One Qibla » présente « Comprendre le Qur'an, l'essentiel le du tafsir » Bismillah wa alhamdulillah wa wa ala sallallahu Inna wa wa wa billahi ta'ala min wa min wa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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا ما بعد فخيسون اسلام دونك اون كومونس باذن الله عز وجل avec le tafsir de la sourate numero 36 du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sourate On rappelle que notre objectif, inshaAllah, Azza wa jall, bien sûr, c'est de comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce fait, comme on le dit à chaque fois, qu'on traite de tafsir, puisque le tafsir, c'est la science, c'est l'une des sciences les plus sensibles, et que faire des, faire des erreurs dans le tafsir du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose la plus dangereuse dans la science, dans l'ilm. Donc inshaAllah, Azza wa jall, on va avancer doucement, B'Idnilaï Subhanahu wa Ta'ala, de façon méthodologique en se basant sur les paroles des oulama, des savants de Tafsir, B'Idnilaï Subhanahu wa Ta'ala. Nous avons ici entre 3 et 4 Tafsirs principaux sur lesquels on va se baser et desquels on va s'inspirer, B'Idnilaï Subhanahu wa Ta'ala, pour essayer de d'extraire l'essentiel le sommaire de ces Tafsirs pour pouvoir le présenter. Euh, en français pour les personnes qui ne sont pas euh, aptes à lire directement en arabe, "Innī Lāhi wa Sourate Yasin, c'est une sourate qui est mécquoise, Souratun Mekhia, ça veut dire révélée au début de l'islam, avant la hijra de notre cher prophète Muhammad (alayhi salat wa salam lorsque le prophète (sallallahu et ses compagnons étaient à Mekka. Sourate Yasin est l'une des sourates les plus Connu. Bien sûr, on connaît tous le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsqu'on parle de l'amas, ça veut dire le commun des muslimines, il y a des sourats qui sont plus connus que les autres. On sent que Sourate al-Fatihah c'est la plus connue. Par la suite, nous avons des sourats comme Sourate al-Falaq, Sourate al-Nas, et ainsi de suite. Mais il y a aussi Sourate al-Yasin. Sourate al-Yasin, c'est une sourate qui est très connue. Et pourquoi est -ce elle est très connue, wa Allah-u-ta'ala. L'une des raisons derrière ça, c'est qu'il y a plusieurs narrations, plusieurs hadiths, qui parle de ses mérites, celui qui récite surat Yasin à tel moment, celui qui récite surat Yasin à telle situation, et bien Allah Azza wa va lui donner tel et tel. Ce qu'on doit connaître bi'idnila Azza wa Jal, principe général qui résume le tout bi'idnila subhanahu wa ta'ala, c'est que la majorité des ahadiths prophétiques, ce qu'on appelle ahadithun marfu'a, la majorité des ahadiths, qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle des vertus, des mérites de Sourate Yassin, sont des hadiths qui sont faibles, qui ne sont pas authentiques. « Aghlabou <médiculé> maja'a fi fadliha » C'est des narrations qui sont, qui sont faibles lorsqu'on parle des hadiths attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, incluant le fameux, la fameuse croyance que Sourate Yassin, elle devrait être récitée pour « al-muhtadar » ça veut dire la personne qui, à l'instant de sa mort, lorsque quelqu'un est mourant, qu'on devrait lui réciter Sourate Yasin. il n'y a pas de hadith prophétique authentique là-dessus, même si l'imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala, il dit, قال à بعض l'ulama, « Min khassa'isi hadihi surah, anna ha la tuqra'u ala amrin asirin illa yassarahu Allah. » que certains ulémas disent que cette sourate parmi ses vertus c'est que à chaque fois qu'on la récite lors d'une situation difficile lors d'un contexte difficile Allah subhanahu wa ta'ala va le faciliter subhanahu wa ta'ala et qu'on pourrait et que on pourrait la réciter devant encore une fois la personne qui est à l'instant de sa mort afin de lui faciliter sa mort ainsi, euh, de fait que Arroh, ça veut dire que son âme va sortir de façon... Euh, aisé et facilité بإذن الله سبحانه وتعالى والله أعلم et en avant euh, nous avons une seule narration authentique que j'ai pu trouver ici dans Tafsir Ibn Kathir là-dessus mais ce n'est pas une narration du prophète عليه الصلاه c'est dans Musnad de l'imam Ahmad que sœur ta ça a dit kan al mashy khat sanusit même pas qui c'est ulama il disait idha qirat yani yasin inda al mayit khaffa anhu biha que si on récite sourate Yasin devant la personne qui est mourante, que ça, ça va lui faciliter sa mort bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, en bref, il n'y a pas de hadith là-dessus. On ne va pas dire que c'est nécessairement une sunna de le faire, mais si quelqu'un le fait en se basant sur le fait que certains des pieux ancêtres euh, disaient que c'est une chose qu'on peut faire, que c'est une chose qui a été expérimentée, alors, incha'Allah, azza wa jal, la haraja fi dhalik, il n'y a pas de mal dans cela. Donc, commençons avec les ayats bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. La première ayat, Yassin, c'est tout simplement Yassin, c'est deux lettres dans de la langue arabe, Ya ainsi que Sin. Ce mot en tant que tel, si on le cherche dans les dictionnaires, les ma'ajim dans la langue arabe, on va trouver un mot qui s'appelle Yassin. Alors ici, ça rentre dans ce que les ulamas de tafsir appellent al huruf Al-Muqatta'a. Al-Hurouf Al-Muqatta'a, c'est quoi C'est des lettres composées comme ça qu'on trouve au début de certaines sourates de Al-Qur'an. Comme surat al-Baqarah, qui commence par alif, la mim, Comme certaines surats, surat saad, commence par saad. Alors, les ulama divergent sur le sens de ces lettres-là. Mais ce ne sont pas des lettres, ou bien le sens général, ou bien la composante de ces lettres. Ça ne compose pas un mot qui est connu dans la langue arabe, qui a un sens qui est connu. Donc, soit certains ulama disent « ilmuha azza wa La connaissance de leur sens, est bien, c'est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah, azzawajal. Et il parle de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, qu'on ne comprend pas nécessairement le sens de ces hurofs al-muqatta'a. Ou bien certains ulama, il disait qu'Allah, azzawajal, il a révélé ces hurofs al-muqatta'a au début de certaines soirs afin d'attirer l'attention des moucherikins que lorsque le prophète, alayhi il leur récitait « Yasin » Eh bien, les gens qui étaient autour de lui, ils pourraient se tourner vers lui en se demandant ici par curiosité, qu'est-ce qu'il est en train de dire Ça suscite l'intérêt. C'est comme l'un de nous, lorsqu'il entend, lorsque l'un de nous, il entend pour la première fois de sa vie deux personnes qui parlent devant lui avec une nouvelle langue, il n'a jamais entendu cette langue et il n'est même pas capable de savoir c'est quoi cette langue exactement. Ça va certainement susciter notre intérêt. On va essayer de se concentrer pour essayer de de comprendre ou bien de savoir, de déceler quest ce que ces personnes-là sont en train de dire. Alors, c'est comme si Allah il a voulu révéler les hurofs, al, al muqatta'a ici, pour attirer l'attention. Bien sûr, si ça c'est l'explication générale pour toutes les hurofs, les muqatta'a. Mais si on va plus en détail, on va trouver dans les livres de tafsir que pour certains soeurs, certains ulama, ils ont leur propre ishtihad sur certaines hurofs, encore une fois, muqatta'a, certaines compositions de lettres, comme dans le cas de Yassine ici. C'est pour ça que l'imam Ibn Kathira alayhi rahmatullahi ta'ala, il nous cite que certains des pieux ancêtres de euh, sahaba, ainsi que de tabi'in, Ruyaan ibn Abbas, Iklimat, Al Dhahak, Al-Hassan, Basri, Sufyan ibn Uyayna, que Yasin, ça veut dire Ya insan Yassine, ô toi, l'être humain. Ça, ce n'est pas cité ici dans le tafsir Ibn Kathir, mais Nassafi, le mentionne ici dans son tafsir. Ça dit que Yasin, ça veut dire « Ya Muhammad, O Muhammad ». Donc ça, Yasin, ça serait l'un des noms du prophète, et que Yasin, c'est un appel au prophète. Ils disent aussi que ça, c'est l'un des noms d'Allah, « Ismoum min Asmaillahi Ta'ala, Al-Husna ». Bien sûr, pour toutes ces paroles-là, pour toutes ces « aqoual », à ma connaissance il n'y a pas de délil il n'y a pas de euh, de preuve euh, explicite ou bien claire donc on dit Allahou ta'ala a'lam Allahou ta'ala a'lam donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit « yasin wal quranil hakim Allah azza wa jal maintenant, il jure ça c'est un qasam Allah subhanahu wa ta'ala yuqsimu bimasha » il jure par ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala et dans cette aya Allah azza wa jal Il jure par le Qur'an. Il jure par sa parole, subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an, il dit que le Qur'an, il le décrit dans cet ayat comme étant hakim. Hakim, ça vient de hikma, qui est la sagesse. Ça veut dire que le Qur'an, c'est un livre plein de sagesse. Ou comme il mentionne l'imam al-Nasafi alayhi rahmatullahi ta'ala, Allah, il dit ici, Yasin wa al-Qur'an al -Quran, hakim parce que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla que Allah Subhanahu wa Ta'ala lui il est Al Hakim donc la parole de Al Hakim elle est aussi quoi Hakim c'est une parole qui est pleine de sagesse et l'imam Ibn Kathir عليه رحمه الله تعالى il dit ay al muhkam alladhi est Al Hakim ça veut dire il est euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça il est bien protégé ça veut dire il est parfait il n'y a pas de euh, faille, il n'y a pas de critique qui peut l'approcher, qui peut approcher le Coran de l'avant ou bien de de l'arrière que le Coran Karim, c'est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est une parole qui est parfaite, c'est un message qui est parfait qui vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors ici, il y a un qasam, il y a un serment, Allah Azza wa jal, il jure par le Coran comme on a dit, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pourquoi est-ce qu'il jure par le Coran Il jure sur quoi plutôt Donc on a ici al-qasam. Et Jawabul Qasem dans la langue arabe, même en français, lorsqu'on jure, on va jurer par quelque chose sur quelque chose. Je jure par Allah, je jure quoi sur quoi que je dis la vérité. Donc le Qasem c'est juré par Allah al bihi si c'est juré par Allah Azawajal. Jawabul Qasem, on jure sur quoi On jure sur le fait que on dit la vérité. Ici dans cette ayat, Allah il jure par le Coran. Il jure par le Coran sur quoi Innaka lamina al-mursalin certes tu es du nombre des messagers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est un prophète d'Allah Azza wa c'est un messager véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas le seul messager, qui n'est pas le seul prophète qu'il y avait des messagers avant lui et que lui c'est la continuité du message de ceux qui étaient avant lui alayhi salatu wa wa alayhi mus salamu Donc ici on peut voir comme l'imam Saadi alayhi rahmatullahi ta'ala il nous mentionne qu'il y a une munasaba, il y a Euh, il y a une relation, bien sûr, entre le Coran le Coran. C'est le message en tant que tel. Donc, Allah Azza wa il jure par le message. Sur quoi Sur la véracité du messager. Donc, ça part du message jusqu'au messager. C'est ça, les deux composants de Risale, d'une révélation d'Allah Azza wa C'est le message qui est le Coran et c'est le messager qui est Rasoulullah Muhammad, alayhi salat wa As-salam, alayhi salatu wa as-salam. Et comme il mentionne ici l'imam Sa'adi, alayhi rahmatullahi ta'ala, en nous parlant, encore une fois, del Qur'an al-Karim. Et le fait que le Qur'an al-Karim, il est al-hakim, il est un livre plein de sagesse, de la sagesse la plus absolue. La sagesse, c'est quoi sa définition, comment définir la sagesse al hikma al hikmatu wad'u' shay i mawdi'ahu. La sagesse, c'est le fait de mettre la... Chaque chose à la bonne place, ça veut dire dire la bonne chose au bon moment ou faire la, la, la bonne chose à, euh, à, au, au bon moment et de la bonne façon, de la meilleure façon, c'est ce qu'on appelle ici al-hikma. Donc le Coran Kélim il est hakim parce que Allah subhanahu wa taala il est al-hakim. Wmin hikmati al-Qur'an, Anhu yjma'u biin ذكر الحكم وحكمته. Très intéressant ici, c'est que euh, comme Imam Sa'di Sa nous montre que ça fait partie de al un exemple ici qui illustre la sagesse du Coran c'est que souvent dans le Coran Allah azza wa il nous explique le hukm c'est quoi la règle c'est quoi la loi en tant que telle mais après ça Allah azza wa il explique la hikma souvent le raisonnement derrière la sagesse l'explication derrière kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum Allah azza il dit par exemple que le souyam le jeûne pour Ramadan c'est pour qu'on puisse avoir at-taqwa la crainte d'Allah azza wajal la piété et là c'est une grande distinction entre la parole qui vient d'Allah azza et entre par exemple les lois humaines prenez n'importe quel texte de loi humaine qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur vous allez trouver quoi des ordres et des interdits ça ne va pas ça va très rarement si si ce n'est pas jamais Ça ne va pas expliquer le pourquoi, ça n'encourage pas la personne, il n'y a pas de discours spirituel qui s'adresse à des êtres humains, c'est seulement des règles. Mais dans le Coran, Hakim Allah Azza wa il mentionne des choses et il mentionne en même temps quoi Il mentionne, subhanahu wa ta'ala, les hikams, les sagesses qu'il y a dans ces hikams à lui, subhanahu wa ta'ala. Oav nånsin har han inte något annat än den här Koranen som är den enklaste och mest enkla. Det är enklaste och mest enkla för att den är den enklaste och mest enkla för att den är den enklaste och mest enkla för att den är den enklaste och mest enkla för att den är Parce que ça, c'est le message, celui qui lit ce message, qui voit la perfection de ce message, la sagesse qu'on trouve dans ce message, eh bien, il va réaliser, s'il si a al-fitra, s'il a al la raison, ici, oulin al-bab, comme Allah Azza wa Jal, il dit, il va réaliser que cette parole-là, ça ne peut être qu'une qu parole qui vient d'un messager, de Dieu qui ne fait que transmettre la parole de notre créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala fa adillatu alquran kullaha adilla li risalati muhammadin alayhi salat wa salam il dit que les adilla les preuves du quran chaque preuve dans le quran est une preuve aussi pour le prophète alayhi salat wa salam ça va de pair, ça va ça va ensemble et après ça il dit subhanahu wa ta'ala la ayah numero 4 ala siratin mustaqim Que le prophète (alayhi salatu wa sallam) il est sur un chemin droit, le chemin du prophète (sallallahu alaihi wasallam) c'est un serat mustaqim, ayy mu'atadil. C'est un chemin dans lequel il n'y a pas de courbe, que tout est clair, que tout est évident, que tout est bien. C'est un bien qui est parfait, qui vient d'Allah, Allah (subhanahu wa taala) mustamilun ala 'amal, wa hi al-'amalussalihah. Musslaha till hjärtet och kroppen i den här och i den andra. Qur'an kärn, ciratul mustaqim. Ciratul mustaqim är det rättsvägen. Man hittar den här i Surah Yasin, men såklart hittar man den al-Fatihah. Vi känner alla till hur den är. Det är den rättsvägen. Det är vägen till Allahs Allmäktige. Det är Islam, det är Qur'an, det är Sunnah. Allt det här är samma Ta'ala, que ça c'est Siratul Mustaqim et que le chemin d'Allah Azza wa Jalla c'est un chemin de droiture, c'est parce qu'il est là pour notre propre bien. Le bien de notre corps, le bien de notre cœur, le bien de la dunya ainsi que le bien de l'akhira, c'est pour les demandes. Tout ça, ça vient bien sûr d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Hakim subhanahu wa ta'ala, ay ala manhajin O dinin kawim Allah alazawaj aldi, ila sirat mostaqim sirat Allah aldi lahuhu ma fi sämawat, och ma fi ardh. Detta är viktigt, att se på, alltid att se på att det är en meddelande från Allah, det är en meddelande från Islam, det är en message från rättfärdighet, det är en meddelande från perfektion, och att det är en meddelande, det är en väg Une culture, ce n'est pas une invention humaine. C'est le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Tanzila al aziz al-Rahim » que ce message aussi, al Qur'an, en Karim, que c'est « Tanzil », c'est la révélation de « Al-Aziz al-Rahim ». Ça vient de où? C'est une descente, c'est une révélation de Allah, azza wa et Allah, subhanahu wa ta'ala, Il mentionne ces deux noms ici qui sont Al-Aziz ainsi qu'Al-Rahim. Allah Azza wa Jal, il est Al-Aziz qui a Al-Izza, la puissance, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, comme on le cite toujours dans les cours de tafsir, le mot Izza dans la langue arabe, c'est difficile de trouver une euh, traduction parfaite en français, mais ça fait référence entre autres à la hauteur, la puissance, la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah Azza wa Jal, il est Al-Aziz Och il är också vad? Il är Al-Hakim, le tousage subhanahu wa ta'ala. Après ça, Allah Azza wa Jal il mentionne dans la ayah après la raison pourquoi est-ce Allah il a envoyé son prophète alayhi salatu wasalam Entre autres, c'est quoi la raison Bien sûr, ici le fait, je mentionne ici un petit détail, Imam al-Nasafi alayhi rahmatullahi ta'ala, il nous mentionne que Allah azza wa il est al-Aziz et que de ce fait, son livre aussi, il est al-Aziz, ça veut dire l'éloquence du livre d'Allah azza wa jall. « Balaratou, kitabihi wa kalamihi subhanahu wa ta'ala » que ça l'emporte sur tout autre éloquent sur toute autre parole. C'est plus haut que toute autre parole parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ici, on revient à la ayah juste après, qui est la, la ayah numéro 5, ou bien la ayah numéro 6, je m'excuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « L'itundira qawman ma unzira aba'uhum fa hum Il dit, subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce qu'il a envoyé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran le karim et eh bien c'est pour avertir al-inzar litunthira parfois Allah azza wa il nous cite les messagers les prophètes comme étant nadir, c'est des avertisseurs parfois Allah azza wa il les cite subhanahu wa ta'ala comme étant des comme étant des euh, bashir ça veut dire ils annoncent la bonne nouvelle bashiran wa nadir. donc Allah subhanahu wa ta'ala Souvent dans le Coran, il mentionne que les prophètes, ils sont Bachiran ou Nadira. El Bachir, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour qui C'est pour les croyants, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, Allah azza wa ta'ala, il nous mentionne que les messagers sont aussi Nadira. Nadira, ils avertissent que lorsqu'on désobéit à Allah azza wa ta'ala, si on ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a une aqiba, il y a une rétribution, ça veut dire la mauvaise rétribution ici, qui est la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala alors ici dans cette ayah il dit subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jahil a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il avertisse un peuple ma unzira aba'uhum fahum ghafilouna ma unzira aba'uhum fahum ghafiloul afin que tu les avertisses un peuple ma unzira aba'uhum certains ulama disent que afin que tu les avertisses une punition similaire à la punition Allah subhanahu wa ta'ala il a averti leurs ancêtres ça veut dire leurs ancêtres les ancêtres des arabes et ceux qui étaient avec le prophète alayhi sallatou salam que leurs ancêtres dans l'Arabie ils ont déjà reçu d'autres prophètes il y a de cela longtemps ils ont reçu déjà un avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala de la punition sévère d'Allah azawajal à ceux qui ne suivent pas son message subhanahu wa ta'ala et de ce fait le prophète alayhi sallatou salam Il est venu pour les avertir une, euh, les avertir une punition qui est, qui est comparable. Maintenant, la majorité des Mufassirines, ils disent... C'est pour la négation, les nefis. « Afin que tu avertisses un peuple qui n'a pas été averti. »« Qui n'a pas été averti avant, ça veut dire... » qui n'a pas reçu de prophète ou bien de messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa ta'ala, il leur a en envoyé un prophète, c'est parce qu'ils sont fa'hum grafilouna, car ils sont insouciants. Ils sont insouciants, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas le message d'Allah azza wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de qui ici Il parle des Arabes, il parle de l'Arab, de l'mushidikine, qui comparément, à, ou bien comparé à d'autres nations dans l'Arabie, qui étaient les gens du livre Ahlul Kitab, Al Yahood wa Al Nasara, les gens du livre, eh bien, eux, ils avaient des, ils avaient des restes du message de Isa alaihissalam, de Moussa alaihissalam, mais les Arabes n'avaient pas de message qui était comparable au message des juifs et des chrétiens et de ce fait Allah subhanahu wa ta'ala il leur a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam il leur a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam afin de les avertir parce qu'ils étaient rafilouna ils étaient insouciants Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal il a envoyé un prophète afin qu'il n'ait plus d'excuses dans l'avenir pour dire que nous, on n'avait pas de prophète, on n'a pas reçu de messager au malqiyam mais ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelqu'un, il va dire... Est-ce que le prophète sallalahu alayhi wa de ce fait il a été envoyé seulement pour les arabes ou bien pour les gens de Quraysh parce que c'est de eux que ça parle bien sûr la la réponse elle est évidente elle est que non parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ailleurs dans le Coran Karim que le prophète Muhammad sallalahu alayhi wa il a été envoyé à toute l'humanité mais dans cette ayah ça parle d'un contexte bien particulier dans le contexte de la révélation de cette ayah bien sûr le Coran Karim Ici, comme on a dit, surat Yasin, c'était sourate al révélé avant la hijra. De ce fait, les premiers auxquels le Qur'an Karim s'adressait, c'était le peuple du prophète, alayhi Ça, c'est de un. De deux, l'autre chose aussi, c'est que Les autres Ahlul Kitab, les gens du livre, ils ont besoin d'un rappel. C'est parce qu'ils ont déjà reçu des messagers. Mais là, ils ont besoin d'être rappelés à l'ordre. Mais les Arabes, ils n'avaient rien du tout. Les Moucherikines ici de Quraysh, de l'Arabie, ils n'avaient aucun message. De ce fait, c'est un nouveau message qui s'adresse à eux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala khassahoum bil-dikri, il les a cités avant de citer les autres subhanahu wa kan vi säga att det är en del av den arabiska språkets historia? Det är en del av den arabiska språkets historia. Det är en del av den arabiska språkets historia. Det är subhanahu wa ta'ala den arabiska språkets historia. Det är en del av den arabiska språkets historia. Det är en del subhanahu wa ta'ala språkets historia. Det är أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الله سبحانه وتعالى إل نمصن متنا Il nous mentionne, subhanahu wa ta'ala, un exemple, une comparaison. C'est une scène ici qu'on peut imaginer. C'est une scène physique qu'on peut imaginer. C'est pour ça que certains ulamas de tafsir, ils disent que ça, cette, cette scène-là, c'est pour décrire la punition des gens de l'enfer. « Nes fi jahannam »« Ceux qui ne croient pas au prophète » Même si le tafsir majoritaire, il dit « Ça ne parle pas de ça. »« Ça, c'est plus une analogie pour nous décrire les gens. » qui ne croit pas au prophète, malgré qu'il voit la vérité. Dans le temps du prophète, si on revient à la Syrah, bien sûr, ce n'est pas le temps de donner tous les détails sur la Syrah. On a déjà couvert la partie majeure de la Syrah Mekwas dans une autre série qui a enregistré, alhamdulillah. Mais les personnes qui étaient avec nous lorsqu'on avait fait cette série, on a vu combien de fois est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa il a le message évident d'Allah, et que les mouchriquines, ils refuser en majorité de le suivre alayhi salam. alors qu'est-ce qui les empêche de le suivre Allah Azza wa ta'ala il nous donne un exemple pour illustrer leur situation il dit subhanahu wa ta'ala inna ja'alna fi a'naqihim aglala nous avons mis des carcans à leur cou des carcans à leur cou fahia ilal azqani fahum muqmahouna et il y en aura jusqu'au menton." Ça veut dire que leur tête va vers le haut. C'est quoi le tafsir ici Pour vous faire le sommaire de ce que les ulamas, ils ont mentionné, ça veut dire que c'est comme si, imaginez une personne qui a des mains qui sont menottées, les deux ensemble, et que ces deux mains-là vont être aussi liées à un carcan qui est au cou et que ça va jusqu'au menton, ça atteint le menton. Et que cette personne-là, tellement elle est menottée Et serrer, qu'est-ce qu'elle va faire La seule chose qu'elle peut faire, c'est regarder vers le haut. Elle ne peut pas regarder droit devant elle. Eh bien, ça, c'est la situation de celui que Allah Azza wa jalla lui a envoyé la vérité. Elle est devant lui, mais qui a choisi lui-même de se sceller, de se monoter petit à petit à chaque fois qu'il fait le irad, qu'il se détourne de la vérité. Et de ce fait, à un certain moment donné, la personne ne peut plus accéder à al haq parce que ses mains ne sont plus libres, elle n'est plus libre, elle est prisonnière de son hawa, de ses passions, de ses traditions, et ainsi de suite, elle ne peut plus arriver à l'haq et bénéficiaire de la vérité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala et il dit subhanahu wa ta'ala wa ja'alna min bain obstacle devant eux et un obstacle derrière eux imaginez une personne qui a deux obstacles un obstacle en avant un obstacle en arrière ça veut dire en plus ici du du fait que la personne soit physiquement serrée, incapable de bouger, qu'elle est emprisonnée en quelque sorte, en plus de cela, elle ne peut pas voir à l'extérieur ce qu'il y a à l'extérieur de ces deux obstacles-là qui l'entourent en arrière ainsi qu'en avant. Et en plus de cela, il dit, subhanahu wa ta'ala, fa'archayna hum fa hum la yub on a couvert leurs yeux. Imaginez une personne qui a les yeux qui sont couverts Et de ce fait-là, la personne ne peut plus voir فَهُمْ la يُبْسِرُونَ لَا يُبْسِرُونَ الْحَقَّ Ils sont incapables de voir la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont incapables de bien raisonner, de suivre la vérité Pourquoi C'est parce que tellement, ça c'est un iqab d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une punition d'Allah azza wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ta ta ne leur permet plus de voir la vérité. Pourquoi Ce n'est pas par injustice, ta'ala Allahu an mais ça c'est les personnes qui initialement ne cherchaient pas la vérité. Lorsqu'une personne, le Coran nous explique très clairement dans plusieurs ayats, que lorsqu'une personne ne veut pas suivre al-haq, ne veut pas suivre la vérité, alors qu'est-ce qui se passe Si une personne ne cherche pas le « hak » initialement, elle voit que ça, c'est la vérité, mais elle s'y détourne de façon volontaire. Et une deuxième, et une troisième fois, eh bien, à un certain moment donné, Allah Azza wa va l'empêcher de voir la vérité. C'est parce que si sa « fitra » va être inversée, son cœur va être inversé, le bien va être perçu comme étant du mal, Et le mal sera perçu comme étant le bien. Le contraire Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala Wa ja'alna min beyni aydihim saddan ayy anil haqqi wa min khalfihim saddan anil haqqi fahum yataradadouna fi al-dalala. Ils sont pris pour toujours dans l'égarement Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala. La yubsiruna il dit Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala. Ils ne peuvent pas voir, ça veut dire La yantafi'una bi khayrin wa la il est qu'ils ne peuvent pas bénéficier du bien et Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam il dit qu'Allah a, a mis cet obstacle entre eux et entre l'islam et entre la foi ils ne se consacrent Allah azza wa il a imposé ces obstacles devant eux qui les empêchent de trouver l'islam et de trouver la de trouver Elle Nous avons dans certaines narrations dans Sira que je ne vais pas citer ici en détail. Dans certaines narrations de Sira, ça nous dit aussi que le Prophète une fois, il y avait les Mushrikin de Quraysh qui lui voulaient du mal. Comme dans cette narration qui nous mentionne dans Tafsir Ibn Kathir ta'ala. Qala Abu Jahlin La in ra eytu Muhammadan La af'alanna wa la af'alanna Abu Jahl, une fois Adoubullah, alayhi la'anatullah L'ennemi du prophète, alayhi salatu salam Fir'awnu hadihi l'umma Une fois, il a dit, si je rencontre Muhammed Si je le croise, on dit alayhi salatu salam Je vais, et je vais lui faire Ça veut dire, je vais lui faire du mal De façon physique et directe Alors Allah Allah azza wajalla il a révélé inna ja'alna fi Allah azza wajalla il a révélé cette ayah et après cela il disait à Abu Jahl ça c'est Muhammad regarde il est là-bas ça veut dire les autres mushrikis disait toi, toi tu étais en train de menacer de promettre « Et tu as promis que si tu vois Muhammad, tu vas lui faire du mal. »« Muhammad, il est là-bas, regarde, juste en face de toi. » Et lui, il disait « Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Je ne peux pas le voir. » Allah Azza wa ça veut dire ici le tafsir de cette Ayah aussi. C'est aussi un tafsir qui est physique. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un obstacle physique devant certains des ennemis du prophète alayhi sallallahu sallam qui les empêche de le voir. Nous avons aussi une autre narration très connue dans un Syrah que je ne vais pas encore une fois détailler ici. Mais euh, probablement que vous avez déjà lu ou entendu parler de cette narration. Que lorsque, que quelque temps avant que le prophète sallallahu alayhi wa ne fasse la hijra alayhi sallallahu sallam, une fois certains des, euh, de ces grands ennemis de Mecca, ils se sont entendus pour aller Soit l'assassiner ou bien lui faire de mal physiquement. Et ils sont partis pour encercler sa maison, alayhi salatu wa salam. Et là, pour sortir de sa maison, alayhi salatu wa salam, la nuit que le prophète, salallahu alayhi salam, il est sorti en jetant de la terre sur leur tête et en récitant « Inna ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agshaynahum » fahum la récité ila ayat en sortant alayhi salatu salam et ils ne l'ont pas vu il était devant eux il est sorti de chez lui alayhi salatu wasalam ya allah subhanahu wa ta'ala le ou bien la épargné de leur mal subhanahu wa ta'ala allah azza wa jal ala kulli shay'in qadir subhanahu wa ta'ala après ça il dit subhanahu wa ta'ala Euh, on a oublié, je m'excuse ici, j'ai oublié une aïe, parfois je m'excuse, on peut être parfois perdu, bien sûr, entre l'état facile et la traduction et ainsi de suite, mais là je vais revenir à la aïe juste avant, qui est la aïe numéro, numéro 7, Allah Azza wa Jal, il dit la al ala la En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc jamais. Ils ne vont jamais croire. C'est quoi la parole ici Il y a la parole d'Allah qui s'est concrétisée contre la majorité des kafiris, des mécréants. C'est quoi la parole ici C'est la parole de la punition. La punition dans la dunya, Ça veut dire le fait de les empêcher de trouver la vérité, de la suivre ainsi que la punition de Jahannam. Alors Allah Azza wa il dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est concrétisée contre la majorité parmi eux. Et c'est pour cela que « La yuminouna » ils ne vont jamais croire, ils ne vont jamais suivre la vérité. Soit ici que le sens de « Tafsir d'Ul-Aya » Allah jall, uqubaten, encore une fois on rappelle Allah subhanahu wa ta'ala il est juste il est al hakim subhanahu wa ta'ala il est sage Allah azza wa jall n'empêche jamais quelqu'un de suivre la vérité sans raison mais parfois tellement la personne elle est arrogante et que à chaque fois elle rejette la vérité en sachant que ça c'est la vérité youkabiru tellement la personne elle est plein d'orgueil et d'arrogance qu'une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que Allah Azza wa il veut Allah Ta'ala a'alam, et bien à un certain moment donné, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il va sceller le cœur de cette personne-là et cette personne-là ne va jamais suivre la vérité, ne, ne va jamais accepter l'islam. Qui sont ces personnes Bien sûr, nous, on ne le sait pas. Dans le temps du prophète, alayhi salam, certains Allah Azza wa les a condamnés à ne plus jamais suivre la vérité. Aussi après le temps du prophète, alayhi salam, mais nous, on ne le sait pas, bien sûr, jusqu'à la mort de la personne. Donc on ne peut pas dire, euh, ça ce n'est pas contraire au fait, bien sûr, que nous avons l'obligation de faire da'wa d'appeler vers Allah Azza wa parce qu'on ne sait pas, c'est qui que Allah Azza wa a scellé son cœur, et c'est qui que Allah Subhanahu wa ta'ala, il lui a écrit Al-Hidayah, qu'il sera guidé un jour. On ne le sait pas, c'est Allah Azza wa qui le sait Subhanahu wa ta'ala. Nous on fait da'wa mais on croit au principe que certaines personnes, Allah Azza wa Il a scellé leur cœur. Ils ne vont jamais suivre la vérité. C'est pour ça qu'il dit, Subhanahu wa Taala, لقد حق Que Allah Azza wa Il a déjà écrit sur eux ça c'est le hadîth qu'ils ne vont jamais croire en la vérité. Ils ne vont jamais suivre la vérité. Donc là on va revenir à la ayah, qui est la aya numéro, numéro 10 il dit subhanahu wa taala wa sawaa'un 'alayhim a anthartahum am lam la yu'minun encore une fois cette catégorie de personnes que Allah azza wa jalla il a déjà écrit qu'ils ne vont jamais suivre la vérité ne vont jamais entrer dans l'islam il dit subhanahu wa taala sawaa'un 'alayhim c'est la même chose c'est pareil pour eux dans leur cas que tu les avertisses ou bien que tu ne les avertisses pas La ils ne vont jamais croire et jamais suivre la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'encore une fois, initialement, ils n'avaient pas, ces personnes-là, ils n'avaient pas la bonne intention, l'intention de suivre la vérité, de suivre al-haq. Ce qui n'exclut pas ici, on rappelle, le fait que nous avons l'obligation de passer le message d'Allah azza wa Mais après ça, Allah ta'ala, « Yahdi man yasha » Une personne que si Allah Azzawajal lui a écrit déjà qu'elle ne va jamais suivre la vérité, on n'y peut rien, on a beau faire darwa, expliquer haq, expliquer la vérité, eh bien elle ne sera pas guidée, Allah Azza wa Jal. Il a. Dans cela subhanahu wa taala, Il dit Imam Sa'adi alayhi rahmatullah, Wa att de inte har an att säga det, och att de inte har rätt att säga det, och att de inte har rätt att suis pas en train d'inventer quelque chose. rätt att säga det, de al har que ça c'est une punition d'Allah Azza wa suite au fait qu'ils ont rejeté la vérité qui était évidente, Allah Azza wa il a scellé leur cœur ils ne seront plus capables de suivre la, la vérité iyadam billahi subhanahu wa ta'ala après ça, la ayah qui vient juste après qui est la ayah numéro 11 Allah Azza wa il nous parle d'une de deuxième catégorie d'êtres humains c'est ceux qui sont les serviteurs d'Allah Azza wa qui ont accepté la vérité ou bien qui sont prêts à l'accepter et dit subhanahu wa ta'ala إنما تنذر subhanahu wa ta'ala Certes, الرحمن tu avertis ça veut dire ce n'est pas ça ne parle pas ici du sens de avertir comme comme rôle comme action du prophète alayhi salatou sallam non ça parle ici d'un avertissement qui donne ses fruits l'avertissement le message la dawa qui donne ses fruits même celle qui vient du prophète صلى alayhi عليه وسلم eh bien c'est celle qui est adressée aux personnes qui ont ce qui est décrit dans cette ayet là qui est mani taba celui qui suit ad celui qui suit la vérité al-Qur'an al-Karim wa Rahman bil-Ghaybi. Sa veut dire celui qui cherche le message d'Allah Azawajel de façon active. C'est ça son intérêt. Il cherche la vérité. Il cherche le message d'Allah Azawajel. Même à l'intérieur du cadre de islam en passant. Parfois on parle à des personnes qui s'affili, qui se disent musulmane, men att man tycker att det är islam. Pourquoi Souvent c'est parce que la personne ne cherche pas la vérité, ne cherche pas c'est quoi l'islam en tant que révélation qui vient d'Allah Azzawajal. Non, elle cherche l'islam qui l'arrange, une version de l'islam qu'elle approuverait alors que le croyant il doit chercher la version ou bien le islam Que Allah Azza wa jalla il approuve Ce qu'il a révélé lui, subhanahu wa ta'ala C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala إِنَّمَا تُنْدِرُوا مَنِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Et celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala Dans Al-Ghayb Al-Ghayb, c'est le monde de l'invisible C'est ce qui est contraire au visible À ce qu'on peut voir Alors, il y a deux sens ici Comme on l'a déjà expliqué dans Surat Al-Mulk euh, Il y a une, une ayah qui est comparable À celle-ci, donc Allah Azza wa wa-Jalla Quand il dit rahman celui qui craint Allah Azza wa Jalla dans le Ghaib, soit ça veut dire celui qui craint Allah subhanahu wa taala sans l'avoir vu. Donc ici le Ghaib c'est Allah on n'a pas vu Allah subhanahu wa taala, mais on croit en lui subhanahu wa taala. On craint l'enfer. Mais dans al-Ghayb, on n'a pas vu l'enfer, mais on craint la punition d'Allah Subhanahu wa Taala. Ou un autre sens ici de Khayyir Rahman bil al-Ghayb. Inna ma'tun dirumani tabad zikra wa Khayyir Rahman bil al-Ghayb. Al-Ghayb ici ça signifie notre état à nous. Ça veut dire celui qui craint Allah Azza wa Jalla lorsque lui, ça veut dire nous en tant que personne, on est dans al-Ghayb. Comment on peut être dans al-Ghayb C'est le ghayb ici relatif aux autres. Ça veut dire lorsqu'on est loin des yeux des autres. Ceux qui ne nous voient pas. Les gens ne nous voient pas. Mais on sait qu'Allah Azza wa il nous voit. Et c'est pour ça qu'on le craint, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire craindre Allah Azza wa dans toutes les situations publiquement ou en privé. Ça, c'est Khashiyar Rahmana Bil Ghaybi. Alors, c'est quoi le message qui est adressé à ces personnes-là Il dit, subhanahu wa ta'ala, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَدْجُرِينَ كَرِيمٍ Donc, avant ça nous avons al-indar avertir mais après ça nous avons quoi Beshirhu, al bushra annoncer la bonne nouvelle à ces personnes là ceux qui suivent la vérité qui suivent le coran qui suivent le message des prophètes et qui craignent Allah Azza wa dans le ghayb alors beshirhu, annonce leur la bonne nouvelle bimar firatin le pardon d'Allah Azza wa Jal parce que la personne en a beau craindre Allah Azawajal être proche d'Allah Subhanahu wa Ta'ala suivre la vérité mais on est des êtres humains des serviteurs d'Allah Azawajal on aura toujours des imperfections des péchés et de ce fait Allah Azawajal ce qui ce qui nous donne ici comme bonne nouvelle pour celui qui craint vraiment Allah Azawajal c'est que même c'est Quelques erreurs, quelques péchés, eh bien, seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَجْرِنْ كَبِيرٍ C'est une grande récompense qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense auprès d'Allah Azza wa elle est énorme, elle est énorme. Quand on peut savoir, par exemple, on a plusieurs hadiths qui nous parlent de la récompense d'Allah Azza wa Mais si on sait que dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la dernière personne qui va sortir de l'enfer et qui va entrer au paradis. Ça veut dire la pire des, le, le, le pire des personnes, la pire des personnes du paradis, si on peut l'appeler ainsi, le dernier au paradis, celui qui est le plus pauvre de l'Jannah, celui qui est le dernier à sortir de l'enfer pour entrer à, euh, à l'Jannah, le, le pire des croyants. Du temps Adam alayhi salam, il a Qiyam Issa'a, le pire des croyants, Cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans le Jannah, Allah azzawajal, il va lui donner l'équivalent de ce monde, al-hayat al-dunya, en entier, et dix fois cet équivalent ça veut dire dix multiples de tout ce qu'il y a dans hayat Hayatul Dunya ça c'est pour la pire des personnes dans el Jannah bien sûr la pire ici c'est au sens figuré c'est parce que il y a pas de pire personne mais ça veut dire c'est la moindre les gens des gens du paradis alors on peut imaginer les personnes qui sont encore plus hautes que cela c'est pour ça il dit subhanahu wa taala wa adjarin yu subhanahu wa taala Allah azawajal il dit inna nhamnu nahi ونكتب ما قدموا 12 maintenant la dernière aya pour aujourd'hui inchallah azawajal il dit subhanahu wa ta'ala inna nahnu nuhyi al-mauta certes nous ressuscitant les morts Allah Azzawajal, il nous parle ici de la vie après la mort, qu'il y a une autre vie après la mort et que ceux qui meurent, tous en vont mourir et que un jour Allah Azzawajal, il va nous redonner la vie. Pourquoi Pour le jour dernier, pour Yaum Al Hiyseb, pour Yaum al-Nushour nushur Yaum Al ». Remarquant ici un petit détail, c'est parce que parfois il y a une shubha sur cela. Certaines personnes posent une question. Ce n'est pas seulement sur sourate Yasin, mais dans le Coran en général, lorsqu'Allah Azza wa il dit, subhanahu wa ta'ala, « nahnou »,« nous, nous », on trouve cela souvent dans le Coran al-Qarim. Pourquoi ça parle du pluriel La réponse, elle est très simple, bien sûr, ça c'est un style dans la langue arabe très très connu, qui fait référence à « al-azamah », la grandeur. Donc un roi, wa ala, al -a traditionnellement, il ne va pas dire « ana »,« moi », il va dire « nahnou »,« nous, nous". ». Ça fait référence ici à la puissance, à la grandeur et à la noblesse. Donc ce n'est pas le pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs alihas, plusieurs divinités, astagfirullah. Ce n'est aucunement ça le sens, encore une fois, une base de connaissance dans la langue arabe, un fondement seulement de base, eh bien c'est suffisant pour comprendre cela, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas cette shubha, parce que certaines personnes parfois, elles demandent pourquoi est-ce que dans le Coran, surtout si elles lisent à travers la traduction, ça dit « nahnu, nous » نحن sapar du plurial ici donc Allah azza wajal il dit subhanahu wa ta'ala que yawm al-qiyamah celui qui va resusciter les morts il y a un autre tafsir minoritaire mais c'est intéressant en le mentionne ici comme il dit, ibn kathir alayhi rahmatullah ta'ala ta ala, al Allah ta'ala Euh, ici, ça, ça fait référence aussi à la vie qui est morale. Ça veut dire la vie du cœur. Ça veut dire même les koufars, les mécréants, qui ont un cœur qui est mort et qui est, et qui est, comme on peut mentionner, Euh, qui est scellé Ainsi de suite Si Allah Azza wa Jal Il veut Subhanahu wa ta'ala Il va redonner la vie à leur cœur Subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal Ala kulli shay'in qadir Donc il ne faut jamais Perdre confiance Tant qu'une personne Elle est vivante Il ne faut jamais dire que Cette personne-là Ne sera jamais guidée La pire des personnes Si Allah Azza wa Jal Il veut lui redonner la vie, redonner la vie à son cœur pour qu'elle retrouve la vérité. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire, Allah azza wa jalla, « ala kulli shayi qadir subhanahu wa ta'ala ». Mais là, on revient au tafsir qui est prédominant, qui est que « inna nahnu nuhiyye al-mauta. Ça nous parle ici de « mawta », les morts au sens physique, réel. Ça veut dire les êtres humains qui sont morts, tous en va mourir. Allah azza wa jalla va leur redonner la vie « yawma al qiyama »« le jour » du jugement, donc ça c'est encore une fois « min minallahi » subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle, il nous fait craindre, il nous avertit subhanahu wa ta'ala qu'il va jour du qiyama qu'on va devoir rendre des comptes auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Mais aussi il dit subhanahu wa ta'ala « wa nak'tubu ma qaddamu » Et on écrit, nous écrivons, Allah azzawajal, il écrit subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il écrit Il écrit nos actions. « wa nak'tubu ma qaddamu »« ce qu'ils ont fait » Nos actions, elles sont écrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en plus de l'action en tant que telle, qu'est-ce qu Allah Azza wa jalla il écrit wa atharahum, Ainsi que leurs traces. C'est quoi les traces ici Ça parle de quelles traces Il y a deux tafsir des ulama ici. Écoutez bien cela, c'est très intéressant et très important. Et les deux tafsirs en passant ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Le premier tafsir, le premier qawla, le premier ravi Ça parle, ça veut dire les actions, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes. On est responsable de nos actions. Mais on n'est pas seulement responsable de nos actions, on est responsable des traces. Ça veut dire les conséquences de... Nos accents, c'est l'accent qui se perpétue, que ce soit une bonne œuvre ou bien une mauvaise œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « même sanna fil islami sunnatan hasana » Celui qui initie une bonne œuvre dans l'islam, qui donne un bon exemple. Alors, toutes les personnes qui vont suivre, qui vont faire cette bonne œuvre à cause de lui, qui seront que leurs actions seront engendrées par ton action initialement, eh bien, ces personnes-là auront leur pleine récompense, bien sûr, mais tu vas aussi avoir une récompense équivalente. Si tu as, euh, si tu as euh, initié, par exemple, une sunna du prophète, que les gens ignoraient, qu'ils avaient oublié, que les gens ne connaissent pas, et que tu as été le premier dans ta ville mettant à... Faire revivre cette sunnah. « Ah sunnatan min sunnan al-Nabiya alayhi sallat wa et que de ce fait, après cela, les gens ont commencé à faire la même chose que toi, à t'imiter, même pendant des années. Tu vas avoir la même récompense que toutes ces personnes sans leur enlever de leur récompense. La même chose, le même principe s'applique pour le contraire. « Ben sunna fil islami sunnatan sayyi'a » que lorsqu'on fait sunnah, sayyi'a, lorsqu'on initie une mauvaise sunnah, une mauvaise tradi euh, tradition, quelqu'un qui initie une mauvaise tradition, une mauvaise culture, mauvaise pratique, quelque chose de haram, min al-zulm comme les uléma ils disent celui qui a établi un système de zulm d'injustice qui encourage les autres à faire le fâche à désobéir à Allah azawajel comme de nos jours ce que les gens plusieurs personnes riyaad abdullah font sur internet Ils mettent des choses haram sur internet et que ces choses-là, eh bien, ça va servir à d'autres personnes de faire le haram. billah » que ça c'est aathar c'est des conséquences, c'est une action qui se perpétue. Et non seulement ceux qui ont fait cette action à cause de nous seront blâmables, mais aussi on va prendre la même punition, on mérite la même punition que eux, les mêmes sayyeds que ces personnes-là. Donc ça c'est wa aathar et leurs traces. C'est pour ça que nous avons aussi. Hadith sahih Muslim le prophète sallalahu alayhi wa sallam il dit اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث hadith très connu que lorsqu'on meurt nos actions vont cesser il y aura plus d'actions on pourra plus faire d'actions lorsqu'on va mourir bien sûr après notre mort il dit alayhi salam, pour trois choses thalath la première ilmi yuntafa'u bih c'est de laisser une science qui est bénéfique aux autres quelque chose ilm nafi' et eh bien ça va nous servir après notre mort أولد أو صالح يدعو له و بيان نوفا كي بيو كي في دعاء pour nous qui fait invoque Allah azza wa jal pour nous او صدقه jariya من بعده une sadaqa qui est Jariye, ça veut dire une sadaqa qui est répétitive, qui est perpétuelle, comme le fait de construire, de bâtir un hôpital, par exemple, qu'après notre mort, toute personne qui va se servir de cet hôpital-là, et eh bien, on aura la récompense pour cela, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Al-imam Mujahid ibn Jabra, alayhi rahmatullahi ta'ala, il dit, wa atharahum qala ma awrathu minad dalala. C'est l'héritage qu'on laisse après nous. Il parle ici plus particulièrement du mauvais héritage de l'égarement. Il y a des personnes qui laissent un héritage d'égarement. Il l'a écrit. Ça, c'est le premier tafsir. Deuxième avis ici dans le tafsir de cet ayat, ça parle de quelles traces exactement. Ça ne parle pas seulement des conséquences, des actions, ça parle des traces physiques. Ça veut dire que c'est les traces de nos pas vers les actions. Ça veut dire que Allah Azza n'écrit pas seulement les actions qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit aussi nos déplacements vers ces actions-là. Si on s'est déplacé pour quelque chose de bien, eh bien les traces, nos pas vers le bien, sont aussi écrites auprès d'Allah Azza wa Si on s'est déplacé pour faire du mal, eh bien... Nos tracet verset malla, elles sont aussi écrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ay athara khutahum ila ta'ati wa ila al-ma'siyya. Nous avons le hadith ici, très connu aussi dans Sahih Muslim, euh, dans, euh, rapporté par l'imam muslim, Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala. A nous, il nous parle de la famille de Banu Salimah, d'une famille de la Médine connue dans le temps du Prophète ﷺ, خَلَتِهِ Il y avait un peu de vide d'espace autour du Masjid du Prophète ﷺ, des terrains qui étaient vides. Alors ils se sont dit, on va déménager parce qu'ils habitaient loin du Masjid du Prophète sallallahu alayhi wasallam. Ils ont dit on va tous se déplacer une grande famille qui va déménager pour être proche s'établir proche du Prophète alayhi salatou sallam afin de ne pas avoir à faire de grands déplacements à chaque fois pour les cinq salawats dans le Masjid Nabawi. Oui, alors le Prophète alayhi salatou sallam lorsqu'il a entendu parler de leur plan, qu'est-ce qu'il leur a dit alayhi salatou sallam? Ya Bani Salima rakum » Tuktabu atharukum. Diarakum tuktabu atharukum. Il dit, Prophète a.s.w. Ya Bani Salima. Oh vous la famille de Bani Salima. Je vous recommande de rester là où vous êtes. De demeurer là où vous résidez actuellement. Tuktabu atharukum. Vos traces, vos pas sont écrits auprès d'Allah a.s.w. Ça veut dire, restez là où vous êtes. Vous avez beaucoup de hajr avec ces grands déplacements. Alors que si vous allez vous déplacer un peu plus proche du masjid. Eh bien vous allez perdre cette opportunité là d'avoir plus de adr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans une autre narration rapportée par l'imam At-Tirmidhi du même hadith ce n'est pas dans le Sahih Muslim mais ça nous parle spécifiquement dans la narration de Tirmidhi alayhi rahmatullah ta'ala que cette ayah là inna wa ma, -ma wa la ayah numéro 12 que spécifiquement elle a été révélée à cause de cette histoire, de cette famille, qui voulait se déplacer proche du masjid du prophète, والسلام, ce qu'on appelle ici, une cause de révélation, même si elle, y imam Ibn Kathir. Donc, comme je dit, la narration n'est pas dans Sahih Muslim, cette narration pour ce qui, qui cite la Aya dans ce contexte. Il y a une narration dans Sahih Muslim qui nous parle de l'histoire, mais ça ne cite pas la Aya, même si le sens, il rentre dans la La narration qui est dans Tirmidhi, mais est authentifiée par certains ulama comme l'Albani, rahimahullah ta'ala, elle nous cite que l'histoire était une cause de révélation mais l'imam ibn kathir alayhi rahmatullahi ta'ala il a une petite critique qui n'a pas bien sûr renié cette cette euh, ce ou bien cette narration complètement mais il dit que ça c'est ça c'est un peu bizarre fihi gharabaton min haythu kaunu ou min min haythu dhikr nuzul hadihi al-aya wa as-souratu bikamilha makkiya parce que la sourate sourate yasin elle est une sourate qui est Méquoise. Alors, comment est-ce que ça, une, une ayat dans cette sourate là a été révélée à la Médine Ça veut dire après la hijra. La réponse, c'est que les ulamas, bien sûr, ils ont mentionné qu'il se peut qu'il y ait des surahs qui sont mécoises et qu'il y a certaines ayats qui ne sont pas mécoises. Ça n'exclut pas que toute la surah elle est mécoise en général, le sommaire de la surah, mais qu'il y ait certaines ayats qui soient révélées après la hijra du prophète, alayhi wa euh, salam.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 est décédé, l'un des Sahaba est décédé dans la Médine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-janaza sur cet homme. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Ya laytahu mâta fi ghayri mawlidihi »« Si seulement il était mort, si seulement il était décédé ailleurs que dans la ville où il est né. » Ça veut dire, cet homme-là, il est né fil-Médine, il est décédé fil-Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Si seulement il était mort ailleurs que dans... » al madina ils que le croyant qui meurt à l'extérieur Loin de sa terre de naissance, eh bien dans Al-Jannah, Allah Azza il va lui donner une extension de terrain, d'espace, une extension de propriété dans Al-Jannah équivalente à la distance qui sépare quoi Sa ville de naissance à sa ville de décès, ou bien son lieu de naissance à son lieu de, de décès. Donc ça c'est un ajr ou bien une vertu qui est, qui est bien particulière ici mentionnée dans ce hadith. Et finalement, il dit subhanahu wa ta'ala dans cette ayah وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَ Et toute chose, eh bien, elle est écrite, elle est enregistrée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que toutes nos oeuvres, toutes les oeuvres du makhlouqat, des créatures, tout ce qu'on fait, eh bien, c'est écrit, c'est enregistré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un livre ici qui est décrit comme étant إِمَامٌ مُّبِينَ L'imam, c'est le registre principal det är om al-kitab, det är Al en låg om mafos, en tablett som är säkerhets. A till Allah subhanahu wa ta'ala som de lillamins har mentionnats. Så det är de sahaif som är livs av armels, livs av actioner. Det är även livs av actioner som Allah subhanahu wa ta'ala för générations, för nationer som wa ta'ala. Yawma nad'u kulla unasin bi ay di i a'malihim, al-shahidi alayhim bima amiluhu min khayrin wa sharm. Que ça, ça va être le livre qui va venir yawma al-qiyama pour témoigner pour ou contre nous, avec toutes nos actions, toutes nos traces. Mais aussi il y a quoi Il y a al-imam, al-mubin, il y a la tablette préservée qui est le registre absolu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contient l'information de toute chose et la connaissance de toute chose, de toutes les actions de, de, euh, des êtres humains, que ça c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. «Kullu Allahu subhanahu wa ta'ala min al-a'mal ou al-niyat, que ce soit les actions, ainsi aussi que les intentions, tout est connu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa sallallahu wa sallam wa baraka Muhammad أجمعين